Donc, on commence, euh, incha'Allah, aujourd'hui, le cours numéro 17 dans l'explication de Kashif Shubhahat, et c'est euh, le dernier cours aujourd'hui dans l'explication de ce livre. Et euh, on est en train d'expliquer maintenant la dernière Shubhah qui a été mentionnée par Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, qui est, à, à achara, est -à -dire la Shubhah c'est-à-dire la douzième euh, Shubhah. لشيخ زوى لهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة فقال إبراهيم أما إليك فلا قالوا, قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على جبريل فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبريل فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه إنه كما قالت على في شديد فيه فإنه كما قالت على فيه شديد القوة فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته فيعبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون فأنت أخبركم بحثي الشيخ Euh, Mohamed, il mentionne comme, comme étant la dernière choubha, euh, l'exemple suivant. Il dit c'est l'histoire d'Ibrahim lorsqu'il a été lancé dans le feu. Et euh, on rapporte que Djibril est venu euh, pendant qu'il était dans les airs, parce que Djibril a été lancé dans le feu par une catapulte. Et donc, pendant qu'il était dans, dans les airs, euh, et, et qu'il qu avait été projeté dans le feu... Euh, on rapporte que Djibril est venu s'adresser à lui dans, dans les airs, et on lui a demandé est-ce que tu voudrais quelque chose, est-ce que tu as besoin de quelque chose, et Ibrahim a répondu euh, si c'est de toi, non, c'est-à-dire si c'est un besoin et si j'aurais un besoin, ce n'est pas de toi, je n'ai pas besoin de toi au grand et euh, donc les, les gens qui adorent les tombes et qui adorent les morts et qui… Euh, il y a un appel au secours les, les saints lorsqu'ils ont des problèmes et ils rapportent cette histoire-là comme exemple et ils disent si ce n'était pas permis hein, ou si c'était shirk de faire l'appel au secours lorsqu'on a un besoin eh bien Djibril ne serait pas venu pour s'offrir en aide à Ibrahim à ce moment-là et avant de lire la réponse du sheikh Mohamed à ce sujet j'aimerais seulement mentionner un ou deux points Euh, très rapidement. Premièrement, euh, cette histoire c'est pas un hadith, hein, ça c'est de un, et c'est rapporté dans al-bidayah wa al de ibn Kathir à propos d'ibrahim alayhi salam et euh, donc c'est pas un hadith. On ne peut pas se baser sur ça comme étant une référence dans la quida. Deuxièmement, euh, c'est pas ibrahim qui a demandé quoi que ce soit à Dibril, mais c'est Dibril qui est venu lui-même demander à Ibrahim s'il voulait quelque chose ou s'il avait besoin de quelque chose, donc euh, yani, cette, cette euh, histoire n'a yani, pas aucune euh, preuve ou élément de preuve yani, pour supporter euh, le shirk ou pour supporter le fait de, de demander de l'aide dans des moments de détresse à autre que Allah, ça c'est de 1, puis vous allez voir la réponse du shiikh Mohammed bin Wahab qui clarifie encore plus ce point-là et qui réfute complètement euh, ce qui pourrait avoir comme euh, Shubha dans cette, euh, dans, cette, dans cette histoire. Donc, le Cheikh Mohamed il répond en disant que la réponse à ça, c'est que c'est exactement la même que les, pré, les Shubha précédentes. C'est-à-dire qu'il dit euh, Jibril hein, il, il est venu pour lui demander de l'aider dans quelque chose qu'il est capable de faire, hein? parce que Allah l'a décrit dans surah al-najm le verset 5 comme étant shadiul c'est-à-dire comme étant celui qui a la force, hein? qui qui qui est, qui est fort. Et donc, euh, si Allah lui a permis de prendre, bien ici yani Allah lui lui a permis de prendre le feu de Ibrahim et ce qui est autour. Hein, et la terre et les montagnes Et de les lancer à l'Orient ou à l'Occident Il l'aurait il fait hein. Et si euh, Allah lui avait ordonné De prendre Djibril A.S Et de l'amener à un endroit très loin hein, De l'endroit où il était Eh bien Djibril l'aurait fait Et si il aurait été ordonné De, de, de prendre Jibril, euh, de prendre que Jib, si Jibril avait été ordonné de prendre Ibrahim et de l'élever aux cieux, il l'aurait fait. Hein? Et donc, euh, c'est pas quelque chose que Ibrahim, si, si Ibrahim aurait, euh, disons, accepté ou dit oui, j'accepte son aide, hein? ça aurait pas été quelque chose qui aurait été euh, difficile ou impossible à à Dubril, puisque c'est quelque chose qu'il qu est capable de faire. Ce n'est pas comme si tu demandais à quelqu'un qui est absent hein, quelque chose que seul Allah peut faire, hein, et que, que la personne en question à qui tu demandes n'est pas là, ou absente, ou morte, et, euh, ou bien que c'est quelque chose que tu lui demandes que la personne ne peut pas faire, parce que c'est en dehors de, des limites de sa capacité. Donc là, ce n'était pas le cas. Hein? Donc, il n'y a aucun chirpe là-dedans. Et donc, ça, c'est important de comprendre. Et il donne l'exemple en comparant ça avec le cas d'un homme qui est riche et euh, qui a beaucoup d'argent. Et il voit un homme qui est en besoin, hein, qui est pauvre. Et il vient voir cet homme, l'homme riche, vient voir cet homme et il lui dit, euh, est-ce que tu veux que je te prête de l'argent? Ou que je te donne quelque chose pour que tu puisses... Satisfaire un besoin quelconque. Et la personne, le pauvre en question, il refuse. Il dit non, je préfère être patient et endurer et attendre que Allah qu'Allah me donne une subsistance dans laquelle je n'aurai à remercier personne d'autre que lui. Donc, ça c'est euh, un exemple qui est comparable. Est-ce que ça, ce serait une forme d'appel à l'aide Qui, qui rentre dans l'adoration ou qui serait relié au shirk hein Non. Et donc ça, le chef, il dit après, il dit, il n'y a si seulement il comprenait. Donc l'exemple de ce que Jibril a, a offert à Ibrahim dans cette, dans cette histoire, c'est comparable à ce qu'on a mentionné par rapport à la, à la personne qui est riche et qui offrirait à quelqu'un de pauvre de l'aider. Et euh, pour terminer, على للشيخ محمد بن رب الوهاب ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة مهمة جدا تفهم مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثاله ما وهذا يغلط فيه كثير من الناس ويقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد, ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز من أهل بلدنا إلا من وافقهم أه؟ ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو هي لذلك من العذار ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من العذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وهي ذلك من الآيات كقوله يعرفون يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص ولقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار درق أفاليه من أفاد خدر Euh, le shaykh, il explique ici, le Sheikh Mohammed il dit on va conclure la parole, qu'est-ce qu'on a expliqué dans ce livre, incha'Allah, en mentionnant une question qui est très très importante, euh, et qu'on peut comprendre euh, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, mais on a décidé d'en de, parler de façon euh, plus spécifique, hein, à cause de la grandeur de son importance, et à cause de la... Euh, des nombreuses erreurs qui sont faites euh, à propos de cette question-là en particulier. Et donc, il dit que euh, il n'y a pas de doute que le tawhid, il faut qu'il qu soit établi et appliqué par le cœur, c'est-à-dire dans le cœur, la langue et dans les actions. Donc, le tawhid, il doit être con, euh, confirmé et appliqué dans c'est dans toutes ces différentes dimensions-là, tous ces différents aspects, par le cœur, par la langue et par les actions. Et que s'il y a un manquement dans une de ces trois euh, aspects-là, eh bien quelqu'un ne peut pas être musulman dans ce cas-là, quelqu'un n'est pas musulman. Donc si par exemple il n'applique pas le tawhid dans son cœur, c'est-à-dire il n'y croit pas dans son cœur, il n'est pas musulman, même s'il le dit avec sa langue et il l'applique avec ses actions. Et euh, si c'est euh, par exemple la personne qui euh, prétend l'avoir dans son cœur mais qu'elle le contredit par ses actions et par sa langue, eh bien on va dire la même chose aussi, que cette personne n'est pas musulmane. Bon, le chèque, il explique euh, d'une autre, autre explication, il donne un, des clarifications à ce sujet-là et il donne des exemples. Il dit donc que si la personne a connu le tawhid mais elle ne l'applique pas, Alors cette personne-là est un mécréant. Cette personne-là est un kafir, quelqu'un qui est euh, yani, qui qui s'oppose au taqiyye comme Pharaon et comme Iblis. C'est-à-dire que Pharaon et Iblis, tous les deux, ils connaissaient hein, le taqiyye, ils connaissaient la foi, ils connaissaient la vérité, mais avec connaissance et avec science, ils ont refusé de se soumettre à l'ordre d'Allah. Pharaon Allah ta'ala mentionne encore un à son sujet, qu'il reniait les signes d'Allah alors qu'il savait clairement que c'était la vérité et il y croyait avec certitude dans son cœur, mais par arrogance et par fierté, il refusait de l'appliquer. La même chose pour Iblis, hein, il connaît Allah, il connaît la religion d'Allah, il connaît hein, les attributs d'Allah, mais il refuse de se soumettre par, par orgueil okay et arrogance beaucoup de gens font des erreurs à ce sujet là. ils disent oui ça c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis c'est vrai. Mais nous hein, nous on comprend ça mais et on comprend ça et on témoigne que c'est la vérité mais on n'est pas capable de l'appliquer. On n'est pas capable de le faire. Parce que les gens de notre pays hein, ils n'acceptent que ceux qui sont d'accord avec eux. Hein, les gens de notre pays n'acceptent que ceux qui sont d'accord avec, avec eux. Si on n'est pas d'accord avec eux, ils ne vont pas nous accepter. Hein? Ou d'autres exemples de ce genre. Et euh, justement, par rapport à cet exemple-là, ça me rappelle un, un frère qui m'avait expliqué que euh, dans un pays, un, un pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a un, un homme qui avait étudié à l'Université islamique de Médine, qui avait fait même son doctorat à Médine. et euh, Qu'est-ce qui est arrivé C'est que lorsqu'il a terminé ses études, hein, il a fini son doctorat, euh, il est retourné dans son pays d'origine. Et euh, Annie, c'est quelqu'un qui euh, était avec les, les, les gens qui montrent qu'ils sont sur la Sunna, qui sont sur le Tawhid et ainsi de suite. Sauf que cette personne, elle fait partie, son, sa famille, son père, fait partie de la tariqa Katiyaniya. Et donc, euh, il, il est parmi ceux qui sont à la tête de cette tariqa dans son pays. Donc, quand il est retourné dans son pays, au lieu de venir établir la sunna et le tawhid d'enseigner aux gens l'islam, lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a repris la place de son père à la tête de cette tariqa. Et il a commencé à euh, yani, prêcher les mêmes, les mêmes croyances que les tijaniyens. Malgré que c'est quelqu'un qui a un doctorat hein, de l'université islamique, une université qui enseigne la rapide à des salaf, qui enseigne le tawhid et qui enseigne hein, le, le, le, le rejet de la bid'ah et l'application de la sunna et ainsi de suite. Donc des frères qui étaient là-bas, d'autres docteurs aussi, qui ont été gradués euh, de l'université de, de médecine sont allés le voir, hein, ils lui ont parlé, ils lui ont dit, Qu'est-ce que tu fais Yanni Tu es, es une personne, tu as un doctorat, tu as étudié la la sunna, hein, le tawkshid et tout ça. Et maintenant, tu, euh, tu continues dans les croyances et les pratiques de beda et de shirk qui sont appliquées dans la tariqa tijjani, hein, Et tu te mets à la tête de cette tariqah. Donc, euh, Yanni, il a donné comme excuse que, bon, j'ai pas le choix parce que c'est dans la famille. et puis euh, En même temps, il a dit que euh, si lui, il ne se mettait pas à cette place-là, quelqu'un d'autre allait le faire, et que, yani, soit disant, euh, ça allait être pire. En tout cas, des excuses comme ça. Et donc, euh, c'est pour dire que, euh, yani, comme le Cheikh il le dit, ça c'est des, des gens d'excuses qu'on entend de la part de certaines personnes parfois, pour ne pas, euh, yani, du fait qu'ils ne veulent pas appliquer la sunnah ou appeler les gens au tawhid. Hein, ils se basent sur l'idée que ou le, le fait que yani, ils ont peur de, de perdre leur, euh, leur statut ou de perdre leur réputation hein, dans leur pays parce que les gens de leur pays, euh, ils ne connaissent que ça ou ainsi de suite. Euh, ensuite de ça, le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab il dit, et hey, ce pauvre, hein, cette personne, hein, ce pauvre, il ne sait pas que la plupart des imams c'est-à-dire des chefs de la mécréance, des têtes de la mécréance, ils connaissent la vérité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mécréants parce qu'ils sont ignorants. Et ça, c'est une idée que beaucoup de gens ont hein, à notre époque. Ils s'imaginent que tout le monde qui rejette la vérité, il le rejette uniquement parce qu'il est ignorant, parce qu'il n'a pas de connaissances. Et ce n'est pas, pas du tout le cas d'habitude en général, hein comme le chef de la fuit pas hein immat al dire la plupart des têtes du kufr, ils connaissent la vérité qui l'ont parce ils l'ont renié parce qu'ils qu la connaissent et il il il parce qu'ils ont un, une excuse quelconque pour pouvoir l'abandonner. Sauf que, c'est des excuses, des prétextes. Ce ne pas des excuses valables. Hein? Et le cheikh il mentionne des exemples de ça dans le Coran, qui prouve ça, comme par exemple le verset 9 dans surat dans lequel Allah a dit يَشْتَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Donc, ils vendent les signes d'Allah pour un petit prix, hein? pour un vil prix. Voir Elisa, les Kaminalayat, ainsi que beaucoup d'autres versets qui mentionnent ce genre de choses, et aussi le verset « Ils connaissent la vérité comme ils connaissent leur propre fils ». Ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leur propre fils. Donc, c'est pour dire que hein, les gens ont parfois la connaissance de la vérité, mais c'est juste qu'ils ne veulent pas l'appliquer ou ils ne veulent pas le suivre, malgré qu'ils ont la connaissance. Ensuite, le shayir, il dit, donc si la personne, si quelqu'un applique le tawhid en apparence, mais qu'il ne le comprend pas, ou qu'il n'y croit pas réellement dans son cœur, alors dans ce cas-là, c'est un munafiq. C'est un quelqu'un qui est hypocrite. Et l'hypocrite, il est pire que le pur mécréant. L'hypocrite, c'est-à-dire le, le mécréant qui cache sa mécréance, qui montre qu'il est musulman ou qu'il est croyant ou qu'il est sur le tawhid hein, mais qui, le, qui, qui dans son cœur n'y croit pas hein, ou ne, ne comprend pas eh bien il est pire que le, le pur mécréant celui qui est déclaré et c'est pour ça que Allah a dit au sujet des munafiqoun qu'ils sont dans le plus bas niveau de l'enfer ils sont en dessous ما أنصود م خيا دكل <سؤال> شيخ التنسيدله <سؤال> وه المسألة مسألة كبيرة وطويلة. تتبين لك إذا تعملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف خوف نقص دنيا أو جا أو مدارات لاحد أو مداراتح. Donc, le sheikh, il dit que cette question, c'est une grande question qui est longue et en même temps, euh, yani, si tu la comprends, tu, tu, si tu regardes, tu vas la comprendre par rapport à ce que tu vas voir dans Euh, le langage des gens, quand ils parlent, tu vas voir qu'il y a des gens qui connaissent la vérité, mais qui cessent de l'appliquer, euh, soit parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose de la dunia, ou bien parce qu'ils ont peur de perdre leur statut, hein, leur position, s'ils ont un, un, un statut ou un respect dans la société, à cause du shirk, ou à cause de, de, de la bid'a ou bien ils le font parce que, euh, ou bien euh, ils cessent de l'appliquer pour faire plaisir aux gens et par exemple ici, ça c'est des exemples comme tu vas voir par exemple si quelqu'un euh, il, il a un statut ou une position ou quelque chose dans la dunya <coughs> par exemple quelqu'un qui est le chef d'une tariqa soufie et que tu lui expliques le tawhid et la sunna et qu'il voit que c'est la vérité et puis après tu lui dis euh, pourquoi tu n'acceptes pas la soudna et que tu abandonnes pas euh, la voie que tu suis il, il dit oui mais je n'ai pas le choix parce que les gens ils me regardent hein, et, si je, et si je leur dis hein, que quest ce qu'ils suivaient ce n'est pas vrai hein, ils vont penser quoi de moi et des choses comme ça Donc à cause de ça ils refusent de, de suivre la vérité c'est comme par exemple un prêtre chrétien, tu lui parles de l'islam et tu lui montres les preuves et tu lui montres la fausseté de ses croyances et de ses, de ses pratiques et euh, il dit oui, tu as raison, je, je reconnais que l'islam c'est la vérité mais je ne peux pas l'abandonner, je ne peux pas abandonner ma religion, je ne peux pas laisser mon statut ou ma, ma position hein, parce que j'ai fait ça pendant des années et les gens me suivent si je leur disais ça hein, il penseraient du mal de moi, ou des choses comme ça. Donc ça c'est l'attitude des gens hein, qui reconnaissent la vérité, mais ils ne veulent pas la suivre, pour des raisons de la dunia, des choses comme ça. Ça, ça existe souvent. Et euh, le cheikh il dit, et tu vois des gens qui l'appliquent en apparence, mais intérieurement, ils n'y croient pas. Et si tu lui demandes, qu'est-ce que tu crois, ou en quoi crois-tu dans ton cœur, il ne sait pas. Donc, mais tu dois comprendre deux versets dans le livre d'Allah Le premier verset que le chèque mentionne C'est le verset 66 dans sourate surat Tawbah Et le deuxième c'est le verset 106 dans sourate An-Nahl Donc euh, le premier verset, le chèque il dit Aولuhuma, quouluhu ta'ala La t'a'taviru quat ba'da imanikum Fa'itha تحققت anna بعض sahaba الذين غزوا الروم مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والأية الثانية قول تعالى: من كفر بالله من بعد من بعد إيمانه إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان. فلم يعذر الله من, من هؤلاء إلا من أكرهها مع كون مع كون قلبه مطمئن بالإيمان. أما غير هذا فقد كفر. بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو أو أو أو أو أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من le Sheikh il explique. Premièrement, donc, y a deux versets, le premier des deux, C'est le verset 66 dans sourate at dans lequel Allah subhanahu wa il mentionne, il dit, « Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. » C'est le verset dans lequel Allah subhanahu mentionne juste avant que, que si tu leur demandes, ils diront, « Certes, nous ne faisions que jouer et nous amuser. » Et Allah, il dit ensuite, « et Hein, dit est-ce que c'est d'Allah de, de ses signes et de son messager dont vous, vous moquiez et là juste après c'est le verset c'est le verset en question ne vous excusez pas vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi donc si tu as réalisé que certains d'entre les sahaba qui étaient partis pour combattre les romains avec le messager d'Allah ont mécru ont rejeté la foi à cause d'une seule parole qu'ils ont dit pour plaisanter hein, et pour jouer ils n'étaient même pas sérieux lorsqu'ils l'ont dit et, et donc tu comprends lorsque tu euh, vois ça que celui qui mentionne des paroles de coffre ou qui pratique le coffre ou le shirk hein, dans, dans ce contexte là par crainte de perdre la dunya de perdre de l'argent ou de perdre son statut hein, euh, ça c'est C'est encore plus grave, le Sheikh dit. C'est encore plus grave que celui qui, hein, pour faire plaisir à des gens, c'est encore plus grave que de prononcer une parole euh, dans le but de plaisanter. C'est encore plus grave. Et le Sheikh il dit ensuite, comme deuxième point, euh, <'est ministre dit -il> ça c'est le deuxième verset. Celui qui a re, renié la foi. Euh, celui qui a renié la foi en Allah après avoir eu la foi hein, excepté celui qui a été hein, contraint alors que son cœur est dans la, la sérénité de la foi ou la tranquillité de la foi donc ça c'est pour expliquer par rapport à la personne qui est sous la contrainte c'est à dire la personne à qui on a euh, fait euh, une contrainte on lui a dit que soit tu deviens mécréant, ou tu, tu, tu acceptes l'idolâtrie, ou des choses comme ça, ou bien sinon on te tue, hein, et euh, on, on le menace avec une arme, ou des choses comme ça, ou on le frappe, et que la personne, euh, elle prononce une parole de couvre ou de Chir, sous la contrainte, donc cette personne-là, euh, c'est la personne qui est excusée, c'est la personne qui est excusée de prononcer une parole de couvre. Mais ça veut dire, en même temps, comme le chef il dit, qu'Allah n'a pas excusé personne d'autre que ceux-là. n'a pas excusé personne d'autre que ceux-là parmi ceux qui, euh, et Annie, disent des paroles de couvre. Il a excusé uniquement ceux qui étaient sous la contrainte et dont le cœur était rempli de tranquillité dans la, de la foi par rapport à leur, à leur foi. Euh, non, donc, euh, le verset en entier, si vous y retournez... Vous allez voir le verset 106 dans sur euh, Nahal, c'est les abeilles. Euh, dedans, ensuite, ça dit euh, :« Ilà Donc euh, après, ça mentionne que, yani, euh, ceux qui ont euh, ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là On serait une colère, un Dalla et un châtiment terrible. Donc c'est pour mentionner que la personne qui euh, prononce des paroles de coups délibérément, sans que ce soit sous la contrainte, ceux-là sont, hein, ceux sont pas excusés. ceux sont pas excusés. C'est ça que ça veut dire. Donc le chef il dit ici. Donc Euh, toute personne qui fait le qui après, après avoir eu la foi, peu importe que ce soit par crainte ou par euh, euh, le fait de vouloir euh, euh, faire des compromis, ou de vouloir euh, faire sa part, fierté pour son origine ou son pays, ou son peuple, ou sa famille, ou ses biens. Euh, ou bien faire, il fait ça quelqu'un qui fait ça par plaisanterie, il fait le par plaisanterie ou des choses comme ça. Eh bien, toutes ces personnes n'ont pas d'excuses, excepté la personne qui a été contrainte, qui a été contrainte. Et le chef, il dit que, euh, il dit و معلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل أما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. Donc il dit que dans le verset, il y a deux choses, il y a deux points pour établir ça ou pour prouver ça. Premièrement, lorsque Allah dit إلا من أكرهها. Donc, Allah, il a uniquement mis comme exception la personne qui a été contrainte. Et le cheikh il dit que, et on sait très bien que, quelqu'un ne peut être contraint que à dire une parole ou à faire une action. Mais personne ne peut être contraint euh, dans, dans sa croyance de son cœur. C'est-à-dire, personne ne peut te forcer à croire... Ou à ne pas croire dans ton cœur donc euh, la, la contrainte ça concerne uniquement la parole et l'action c'est à dire qu'on peut, peut seulement te forcer à faire quelque chose ou à dire quelque chose qui est contraire à la foi mais, mais en ce qui concerne la croyance du cœur personne n'a de pouvoir de, de, de contrôler quest ce qui est dans ton cœur et de te forcer à changer ta croyance dans ton cœur Donc ça, si quelqu'un euh, accepte la mécréance dans son cœur et il prétend par la suite qu'il a été forcé, eh bien là, euh, on va euh, savoir que la personne, elle ment. Parce que personne n'a de pouvoir sur son cœur. Personne ne peut le forcer à changer la croyance de son cœur. Mais on peut changer, hein, mais elle peut euh, dire une parole de couf ou euh, faire une action qui est couf. Si on, lui a, si on lui a fait des menaces ou qu'on la contraint. Hein. Et dans ce cas-là, tant qu'il a la foi du cœur, il sera excusé. C'est ça qui est important de comprendre. Euh, et le deuxième point que le chef mentionne, il dit et c'est euh, le verset qui est juste après. Hein. Juste après ce verset-là, dans Surat al le verset 107. Allah subhanahu wa ta'ala ilzi après ذلك بانه استحبوا الحياه الدنيا على Allah subhanahu wa ta'ala ilzi et ceci parce qu'ils ont préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà Donc le cheikh ilzi a déclaré que ce an lahu fi dhalika hadhan min huzuz id-dunya ala din wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ala nabiyyina Muhammad Muhammad wa ala alihi wa sahbihi donc le sheikh, il, il termine en disant que Allah a clarifié, donc dans le verset 107, hein, que Euh, la mécréance et le châtiment que ces gens-là vont avoir, ce n'était pas à cause de leur croyance du cœur, ou à cause de leur ignorance, ou à cause du fait qu'ils ont détesté la religion, ou parce qu'ils ont aimé le coffre. Mais la cause de, de ça, c'est uniquement parce qu'ils ont préféré quelque chose de la dunya à la religion d'Allah. Donc, ils ont choisi hein, volontairement et délibérément la mécréance parce qu'ils aimaient la dunya ou ils avaient quelques privilèges dans la dunya malgré qu'ils connaissaient la vérité hein? mais ce n'est pas suffisant de connaître la vérité si on ne l'applique pas si on, a, si on ne respecte pas euh, <coughs> donc ça, ça vient clore euh, le texte de Kach Feshuburat maintenant on va lire ensemble l'explication du Cheikh Abd aziz ibn Baz. Et si on a du temps, on, on lira même juste la partie de Qashf de al-Shubuhat, l'explication du Cheikh al-Fawzan, euh, sur certains points aussi, pour terminer. Le Cheikh il dit, « Bismillah rahman al rahim Allahumma salli wa sallim ala rasulillah » يقول المؤلف رحمه الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المولود سنة خمسة, خمسة ومئة وألف من الهجرة النبوية والمتوفى سنة ست ومئتين وألف من الهجرة النبوية في الدرعية رحمه الله يقول لهم شبهة أخرى أي المشركين لهم شبهة غير الشبه السابقة التي سبق الجواب عنها وهي أنهم يقولون إن إبراهيم لما ألقي في النار جاء في التاريخ أنه اعترضه جبرايل وقال له, وقال له هل لك حاجة فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا قالوا كون جبرائيل يعرض على على إبراهيم الحاجة يدل على أنه يجوز الاستغاثة بغير الله والاستغاثة والاستغاثة بغير الله والاستغاثة بغير الله لأن جبريل عرضها ولو كان ممنوع من عرضها جبرائيل أين؟ لأن جبريل عرضها ولو كان ممنوع ما عرضها جبرائيل، فيقال لهؤلاء هذا من أعظم الجهل، جبرائيل ملك عظيم أعطاه الله من القوة ما أعطاه، فهو عرض عليه أن يمده وأن يسعفه بشيء يقدر عليه جبرائيل، فأجاب إبراهيم بأنه ليس له حاجة إليه وإنما الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى حج إبراهيل لو أمره الله أن يخذ إبراهيم إلى جهة السماء أو إلى مكان بعيد أو يطفئ النار استطاع ذلك لأنه هو القوي الأمين عليه الصلاة والسلام يقول, يقول الله في شدته يعني إبراهيل علمه شديد القوة ذو مرّة فاستوى، فهذا مثل إنسان فقير يعرض عليه إنسان عنده مال، ك... عنده مال كثير، فيقول لك فيقول لك حاجة، أعطيك دراهم، أعطيك طعام، فيقول الفقير ما لحاجة لي ليس لي عندك حاجة، إن حاجتي أطلبها من جهة أخرى. هل في هذا شيء؟ ليس في هذا شيء. إنما الشرك. الذي بين القرآن أنه الشرك كونه يأتي إلى الأموات أو إلى الأشجار أو إلى الأحجار يستغيث بها وينظر لها أو إلى النجوم أو إلى الأصنام أو غير ذلك يطلب المدد والغوش من ميت أو صنم أو حجر أو دني غائب بغير أسباب حسية هذا الذي بين القران شرك وان الواجب الواجب على المؤمن ان ذلك قال جل فلا تدعوا مع الله احدا طيب دونك الشيخ يل اكسبليك الله الرحمن Ibn Abdul Wahab, Ibn Sulayman, Ibn Ali al Tamimi al Hambali, kine a la mil sanduz de la Hija, a qui est mort en l'an mil deux cent de la Hija dans la ville de Dergia. Raimahou il a dit et les musulmans ils ont une autre chouba autre que les chouba qui ont été mentionnés précédemment et dont on a donné la réponse et il dit que Cette Shubha, c'est qu'ils disent que Ibrahim, lorsqu'il a été lancé dans le feu, hein, comme ça a été rapporté dans son histoire, comme dans Al-Bidayah ou al nihaya de Ibn Kathir, c'est mentionné que Jibril est venu voir Ibrahim alors qu'il était euh, en train d'être euh, dans dans les airs, alors qu'il qu avait été projeté dans les airs, et il lui a demandé, est-ce que tu as un besoin quelconque Et Ibrahim a répondu je n'ai aucun besoin de toi mais j'ai uniquement besoin d'Allah et euh, ils ont euh, les, les gens qui essaient de justifier le shirk qu'ils font lorsqu'ils appellent les, les saints au secours et les, les morts dans leur tombe ils essaient d'utiliser cette histoire là comme argument pour prouver le shirk qu'ils font et donc ils disent que euh, si Jibril euh, est venu présenter à Ibrahim de, de, de répondre à son besoin ou à un besoin quelconque et qui lui a demandé s'il avait besoin de lui c'est la preuve qu'il est permis d'appeler au secours autre que Allah hein, ou d'appeler de demander l'aide d'autre que Allah parce que Jibril est venu pour offrir son aide hein, à euh, Ibrahim et si c'était euh, interdit euh, Jibril ne l'aurait pas, euh, pas offert son aide Et euh, on dit à cela, le chef dit que ça c'est de l'ignorance, une grande ignorance. Il dit parce que Jibril c'est un ange et Allah lui a donné de la force, hein, lui a donné de la force, lui a donné euh, yani, la capacité hein, de, de, de, de faire beaucoup de choses parce que Allah, euh, Jibreel, il est fort. On sait que euh, le prophète a décrit Jibril en disant qu'il avait 600 ailes. Et qu'avec une, une seule de ses ailes, il peut couvrir euh, l'horizon. Il peut couvrir l'horizon. Donc, si c'est euh, la grandeur de Dublin la Salam, hein, eh bien, on peut comprendre sa, sa force, qu'il est capable de faire ça. Et un autre exemple, justement, qui me vient à l'esprit par rapport à cette, à, cette, histoire, à ce, ce genre d'histoire, il y a, euh, qu'est-ce qui a été rapporté? Lorsque le prophète sallallahu sallam est allé à Ta'if pour demander yani, euh, est-ce euh, que quelqu'un voulait le supporter dans sa dawa dans sa et dans, son, dans sa mission hein, de prophète et que les gens de Ta'if avaient envoyé les enfants et les esclaves pour lui lancer des pierres et que le prophète sallallahu avait été blessé dans ses pieds à, à cet endroit-là, et que lorsqu'elle a quitté la ville, euh, des anges sont venus pour euh, lui offrir de les écraser entre deux montagnes ou quelque chose de ce genre, et que le prophète a dit que non, il refusait ça, et que peut-être que dans les enfants de ces gens-là, il y allait y avoir des gens qui allaient être croyants, hein, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont rapportées dans sira. Hein, et euh, c'est pour dire que le fait que l'ange vienne pour offrir un, un service ou une aide premièrement c'est par la permission d'Allah et c'est pas, pas, pas à la demande de d'Ibrahim c'était pas à la demande d'Ibrahim c'était pas à la demande du prophète Mohammed mais c'était eux-mêmes qui sont venus pour offrir cette aide. Et ils ont la capacité de le faire et ils étaient présents. Hein, et ce sont des prophètes. Donc, ils, ont, ils, ont, ils communiquent avec les anges. Ce n'est pas comparable à quelqu'un qui essaierait de faire la même chose hein, ou qui demanderait lui-même directement à un ange qui est hein, absent. Donc ça, ce n'est pas permis. C'est du shirk. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui est mentionné dans cette histoire Il n'y a pas de shirk. Hein. Il n'y a pas de comparaison possible là-dedans. Donc, le chèque, il dit, euh, donc, euh, Jibril est venu, et il a la capacité, il a la force, hein, et, et, et il a demandé à Ibrahim, et Ibrahim a répondu qu'il n'avait pas besoin de lui, mais qu'il avait besoin d'Allah seulement. Et Jibril, euh, il si Allah lui avait ordonné de prendre Ibrahim si Allah avait ordonné à Jibril de prendre Ibrahim dans les cieux, hein, de à, ou de l'amener à un autre endroit, loin, ou d'éteindre le feu, Jibril allait être capable, était capable de faire ça. Allah l'a décrit comme étant celui qui est fort, hein, hein, il, il le mentionne dans le an najm versets 5 et 6, en disant qu'il est fort, hein, il détient la force et qu'il est dur. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est difficile pour Jibril alayhi salam. Et ça c'est la même chose qu'un homme qui est pauvre, hein, et qu'il y a un homme qui a de l'argent la, qui passe près de lui, et qui lui offre de l'aider, ou qui, qui lui offre de lui donner de l'argent ou de la nourriture. Et le pauvre lui répond en disant « Non, je n'ai pas besoin, je ne je, je veux rien de, de ta part, euh, je n'ai pas besoin de ton aide. Hein, euh, mon, mon besoin, je le demanderai d'ailleurs. » Est-ce qu'il y a quelque chose de, de shirk dans ça Non, il n'y a, a aucun mal. Hein Donc, le cheikh il dit, euh, le shirk, c'est uniquement... Qu'est-ce qui a été clarifié dans le Coran comme étant shirk Le fait que quelqu'un, par exemple, il va à un mort, ou à un arbre, ou à une pierre, et il cherche le, le secours, il appelle au secours ces choses-là, ou bien il va faire un vœu pieux pour ces choses ou bien pour les, les, les étoiles, ou les, ou les idoles, ou des choses de ce genre. Hein. Donc ça, dans ce cas-là, c'est du shirk. Ou bien qu'il demande de, du support, ou euh, il lui demande, de, il l'appelle au secours, il lui demande de l'aide. Et il demande ça à qui À un mort, ou à une idole, ou à une pierre, ou à un djinn qui est absent, hein. et des choses de ce genre. Donc tout ça, c'est des exemples De, de de shirk demande à un djinn hein, qui est pas euh, c'est pas quelque chose que tu peux le voir ni l'entendre avec tes yeux tu le vois pas ou des choses comme ça, des choses invisibles hein, ou des anges ça c'est, si tu le demandes et si tu invoques ou si tu appelles au secours ces choses-là, et eh bien ça c'est du shirk et c'est le Coran qui mentionne que ces choses-là sont shirk hein. et euh, le shirk il dit que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 والله سبحانه وتعالى حذر مما يفعله المشركون مع كون أصنامهم ومع أصنامهم وأوثانهم وأخبر أن الأصنام والأوثان لا تملك شيئا وأن الملك لله جل وعلا وحده وهو المتصرف في الكون. donc le shaykh que Allah a dit, comme dans le verset 18 dans le Al-Djinn, jin Alors, n'invoquez personne avec Allah. » Et le verset 13 et 14 dans surat Fatir, ceci parce que Allah est votre Seigneur. Hein? Voilà, Voici Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui, ils ne détiennent même pas la pellicule qui entoure le noyau de la date. Si vous les invoquez, c'est-à-dire les morts, les saints, les hommes pieux, hein, les tombes, les idoles, peu importe, hein, si vous les invoquez, ils ne peuvent pas entendre votre invocation. Et même s'ils si pouvaient l'entendre, ils ne peuvent pas répondre. Et au jour de la résurrection, ils vont renier le shirk que vous faisiez avec eux. Hein, le shirk que vous faisiez en les invoquant en dehors d'Allah. Et... « Nul ne peut vous informer mieux que celui qui est le, le parfaitement informé. » C'est-à-dire Allah. Et il dit le shaykh, il dit ensuite, « Donc, Allah a averti de ce que font les moucherikounes avec leurs idoles. » Et il a informé, nous a informé que les idoles, et les choses que les moucherikounes adorent en dehors d'Allah, ne détiennent rien, n'ont le pouvoir sur rien et que le royaume appartient à Allah tout entier et que c'est lui seul qui gère tout ce qui se produit dans l'univers ensuite le shaykh il dit Sommma khatama al kalam rahimahullah bi khatimatin azimah wa hiya anna al-tawhid la buddha an yakuna bil kalbi wal lisani wal amal la buddha an yu'mina an yu'mina billahi wa annahu يستحق العبادة ولا بد أن يتيقن بهذا وأن يعمل بهذا ويخص الله ويخص الله بالعبادة. فلو أشرك بالله وقال أنا مؤمن بالتوحيد الحق وأن الله مستحق للعبادة ولكن ما أود أن أخالف جماعتي أنا أفعل مثل ما يفعل جماعتي. فلا أحب أن أخالفهم أنا أعبد معهم القبور وأعبد معهم الأصنام وأصبح معهم لغير الله وإن كنت أعلم أن هذا باطل ولكن مجاملة لجماعتي وعدم المخالفة لجماعتي كما فعل كفار قريش وغيرهم ممن يعرف الحق كما قال تعالى قد نعلم قد نعلم إنه قد نعلم لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإن يعني س قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال في بني إسرائيل الكافرين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال في حق فرعون لقد علمت لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ولكن ولكنه الجحد والتكبر Donc, le chef, il termine, il dit... Il dit, on, va ter on termine avec une, une, une conclusion, une très grande conclusion, très importante. Et c'est que le tawhid, il faut qu'il soit appliqué par le cœur, par la langue et par les actions. Et il faut que le croyant, euh, il faut... Donc, euh, il faut absolument croire en Allah et croire que Allah est le seul qui mérite l'adoration et il faut être certain de ça et il faut appliquer ça et il faut purifier notre adoration pour Allah donc si quelqu'un par exemple faisait le shirk avec Allah et qu'il disait par la suite moi je crois au tawhid euh, je crois au tawhid et je crois que le tawhid est la vérité et je crois que Allah c'est lui qui mérite l'adoration mais je ne veux pas contredire ce que font Hein, les gens de chez moi ou mon groupe. Et je ne veux pas... Euh, et, je, et la personne dirait, par exemple, je veux faire la même chose que ce que font mon groupe. Et je n'aime pas contredire mon groupe. Hein? Alors j'adore les tombes avec eux. Et j'adore les idoles avec eux. Et je sacrifie des animaux pour autres qu'Allah avec eux. Hein? Malgré que je sais que ce qu'ils font est faux. Mais je le fais par... Euh, yani, compromis, je fais un compromis. Ou bien je fais ça pour... Euh, yani, je fais ça pour leur faire plaisir. Hein, hein, par complaisance avec eux. Pour ne pas les contredire. Je veux pas contredire les gens de mon pays, les gens de mon groupe, les gens de ma tribu, les gens de, de ma ville, les, les gens de mon village. Hein, je veux pas les contredire. Donc je veux faire la même chose qu'eux. Et il dit, comme faisaient les Koufars de Koureïch, et les autres, c'est la même chose. Ils, même parmi ceux qui connaissaient la vérité, ils connaissent la vérité. Mais ils veulent pas contredire les gens de leur pays, de leur ville, de leur tribu, de leur, de leur famille, et ainsi de suite. Hein? Et il y a beaucoup de gens comme ça. Et même, j'en ai trouvé même dans ma propre famille qui ont amené des arguments semblables. Parfois, lorsqu'on les appelle à l'islam, on les appelle à la vérité, et puis ils disent, Oui, mais tous nos, nos parents ils ont fait ça pendant des années je ne veux pas les contredire je ne veux pas faire autre chose hein. ça fait partie de nos, de nos coutumes de nos traditions c'est comme ça, on adore les, des, des croix des idoles, des statues on, on adore des images hein. donc euh, moi je ne veux, je veux, je veux pas les contredire là-dedans, malgré que je sais que ce n'est pas vrai, il y a plein de gens comme ça Hein, même parmi des, les, les gens dans les pays musulmans qui font partie de, de gens qui viennent des, des villages ou des villes euh, où les gens adorent les tombes et les saints et ils prient des, des morts, et bien euh, il y en a parmi les, les jeunes parfois ou des gens qui sont dans la famille de, de ces gens-là qui euh, sont éduqués à l'occidental et donc à cause de ça ils ont comme un, un sens euh, disons plus euh, de critique. Hein, par rapport à ce genre de choses, mais il le critique pas par rapport à l'islam. Il le critique pas du point de vue que c'est contraire à l'islam qu'est-ce que les gens font. Il le critique plus du, du point de vue comme les koufars, ils vont dire ah ça c'est des traditions euh, euh, plus euh, euh, superstitions, des choses comme ça. Moi je crois pas en ça, mais pas parce que c'est contraire à l'islam, juste parce que n'est pas moderne ou parce que c'est pas bien euh, scientifique soi-disant. Et, et la personne probablement qu'elle pense que ça c'est islamique mais qu'elle que n'est pas d'accord avec ça sur, sur un point de vue matérialiste pas sur un point de vue que ça c'est contraire au texte du Coran et de la Sunna il y a beaucoup de, de gens comme ça hein? et euh, il y a plein de coutumes et de traditions comme ça de bid'aï, de shirk qui contredisent l'islam et beaucoup de gens dans les pays musulmans qui grandissent dans des familles où ces choses-là sont, sont pratiquées eux s'imaginent que ça c'est des choses qui ont rapport avec l'islam directement ils savent pas que ces choses-là sont contrairement opposées, yani totalement opposées aux principes et aux croyances et aux enseignements du Coran et de la Sunna parce qu'ils n'ont pas étudié la Aqid ils n'ont pas étudié le Taujid ils n'ont pas étudié le Coran et la Sunna de façon euh, yani approfondie Donc ils ont une idée, une connaissance de l'islam superficielle. Hein ils ne connaissent que des, des choses vraiment superficielles de l'islam ou des fois c'est seulement des choses qu'ils ont entendues de, de certaines personnes. Hein il y en a qui se basent que, ça, que sur ça. Qu'est-ce qu'ils ont entendu de la part de quelqu'un qui, qui lui a raconté « Ah, il y a ci, il y a ça » mais il n'a jamais vérifié par lui-même pour savoir si c'est vrai ou non. Donc ça c'est triste. Et le Cheikh, il mentionne des versets par la suite. Il dit, pour comparer l'attitude de ces gens-là, il dit, par exemple, le verset 33 dans Surat Al-An'am, dans lequel euh, يعne, Allah Ta'ala dit, et nous savons, hein, Allah Ta'ala s'adresse au prophète, salam salam, il lui dit, nous savons que euh, ce qu'ils disent t'attriste. Ce que les Mouchrikoun disent à ton sujet, ça t'attriste. Mais ce n'est pas toi qui le traite de menteur Mais c'est les signes d'Allah qu'il renie C'est les signes d'Allah que les injustes renient. Donc, euh, ils savent que le prophète sallam C'est un homme qui est euh, véridique Que c'est quelqu'un qui ne ment pas Lorsqu'il parle, hein, il dit la vérité Parce qu'il a toujours été connu Dans, durant toute sa vie, comme étant quelqu'un d'honnête. Et même qu'une de, une de ses caractéristiques, même avant l'islam, plutôt même avant qu'il soit prophète, hein, même avant qu'il reçoit euh, la révélation, c'était qu'on l'appelait « Al-Amin ».« Al-Amin », c'est-à-dire la personne qui est vérité, qui est fiable, qui est honnête. Donc, les gens savent qu'il est honnête, mais ils ne veulent pas accepter ce qui vient d'Allah. C'est comme des kouffars aujourd'hui. Si, si un kaffur va leur dire quelque chose de quest ce qui a rapport avec la religion, ou si un de leurs philosophes, de leurs penseurs, mécréants en Occident, va dire quelque chose, hein, et que c'est quelque chose qu'ils vont analyser par rapport à leur logique ou leur, leur rationnel, soi-disant, ils vont dire « Ah, ça c'est quelque chose de bien !» Mais si quelqu'un, un musulman, leur dit la même chose, mais qu'ils mentionnent que c'est quelque chose qui est tiré du Coran ou de la Sunna, automatiquement, ils commencent à le critiquer et à le renier, hein, malgré qu'ils étaient d'accord avec la même chose lorsque c'était un de leurs soi-disant philosophes ou penseurs l'avait dit. C'est comme si on dirait que ils acceptent la vérité jusqu'à ça ne vient pas d'Allah. Mais s'ils savent que c'est quelque chose qui qui vient d'Allah ou que Allah a ordonné, ils vont le renier. Par orgueil, par arrogance, c'est fierté. Comme Allah Il dit dans le verset 14 dans le An-Naml, le verset 14 dans le An-Naml, Allah s.a.w. dit à propos des, euh, des kuffar parmi les gens de... Il dit qu'il a dit à propos de Bani Israël qu'il a wa stayqanatha wa ils ont ils y ont cru hein? Ils y ont cru avec certitude mais ils l'ont renié par arrogance hein? par fierté injust, par injustice et arrogance et fierté c'est une erreur ici c'est pas j'avais dit an nahl mais c'est pas an nahl c'est ça Donc l'erreur c'est de moi, c'est pas de, c'est pas du livre, c'est de moi parce que j'ai dit le verset 14 dans surat an Nahl et c'est pas un nahl, c'est un naml, donc c'est la fourmi, la sourate de la fourmi, naml. Donc c'est moi qui, c'est moi qui a fait l'erreur, je m'excuse. donc Donc, euh, je pense que c'est à propos des, du peuple... je to jasný a jasný, říkali jsme, že je to jasný a jasný. Je to Je de Pharaon de et de son peuple. Le cheikh, il dit ici de bani Israël, mais ça, ça se peut que ce soit aussi à propos de bani Israël que le verset soit révélé. Ça dit, donc il renient injustement et orgueilleusement hein, la vérité, alors que en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Et ça, c'est pour montrer que hein, ils croyaient hein, en eux-mêmes, ils avaient la foi que c'était la vérité. Ils y croyaient avec certitude, mais par fierté, par arrogance, par injustice, ils refusaient de l'admettre. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant juste de croire en quelque chose dans son cœur si on n'est pas capable de l'admettre que c'est la vérité avec la bouche hein, et de l'appliquer avec notre corps. On n'est pas un croyant tant qu'on n'a pas fait ça. Ce n'est pas suffisant de dire « J'y crois juste dans mon cœur, mais je ne le dis pas » ou « Je ne l'admets pas » ou « Je ne le reconnais pas » ou « Je ne l'applique pas » Hein? et l'autre verset euh, le verset 102 dans Surat al-Isra dans lequel euh, Allah dit laqad alimta ma anzalaha ullah il illa rabbus samawati wal ardi basa'ir donc ça aussi c'est un verset dans le même sens hein? qui montre qui montre que Pharaon euh, savait très bien que les signes qui avaient été descendus hein Les, les plaies d'Égypte, comme on les appelle que c'était euh, Allah qui les a fait descendre le Seigneur des cieux et de la terre et il le savait avec certitude que ces, tous ces signes-là qui sont tombés un après l'autre que ça vient d'Allah mais il le renie par fierté par arrogance donc euh, c'est pas vrai l'idée que certaines personnes ont que si quelqu'un Euh, rejette la foi, il la rejette seulement par ignorance ça c'est faux c'est comme il y a des gens qui pensent que les, les kouffars, les chrétiens, les juifs euh, les kouffars en occident ou ailleurs que s'ils n'acceptent pas l'islam c'est se, seulement parce qu'ils sont ignorants que si quelqu'un a la connaissance c'est impossible qu'il rejette l'islam s'il connaît l'islam vraiment c'est impossible qu'il le rejette ça c'est pas vrai C'est pas vrai que c'est impossible qu'il rejette l'Islam s'il a la connaissance de l'Islam. Parce qu'il y a des gens qui connaissent la réalité de l'Islam et qui savent que c'est l'Islam, la vérité, mais ils refusent d'y croire et de l'accepter et de soumettre à Allah par fierté et orgueil et arrogance. Hein? Il y a des gens qui savent qu'Allah, il existe, que c'est la vérité, que Allah a révélé les livres et les messagers, et a envoyé des messagers. Hein, et ils voient les croyants se prosterner devant Allah, et ils disent oui, la prosternation devant Allah, ça c'est vrai, mais ils ont trop de fierté et d'orgueil dans leur cœur pour accepter de mettre leur front devant Allah, ils refusent hein, de le faire. Alors, c'est des kouffars quand même, même s'ils si disent qu'ils y croient ou qu'ils reconnaissent que c'est la vérité, mais ils refusent de se soumettre. Hein. شيء لا نفس شيء ك فرعون نفس شيء ك ابليس امسك الشيخ وهكذا لو اعتقد بقلبه ان الله حق وان النبي حق وان الساعة حق ولكن قال في لسانه مجامله لا مانع من دعاء الاموات ولا مانع من, من الاستعانه بالاموات مجامله لقومه وإلا هو يعتقد خلاف ذلك أشرك بذلك لأنه أجاز ما حرم الله وهو يعلم أنه شرك أو عمل به وقال أنا ما أعتقد ولكن أعمل به مجملة فإذا سجد لغير الله دعا معهم غير الله أشرك بالله أو قال بلسانه التوحيد ولكن بقلبه جحد كالمنافقين يكفر بذلك يقولون بأفواههم ما ليس, ما ليس في قلوبهم وقال عنهم الرب لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولو قال إن قلوبنا طيبة وسليمة ما دام فعلوا الشرك وفعلوا ما يوجب الكفر donc le شيخ il dit il Euh, si quelqu'un, il dit par exemple avec son, Il dit euh, Qu'il croit à Allah dans son cœur hein, Que Allah est vrai Que le prophète est véridique que Allah est véridique Et que l'heure est, est véridique Mais Qu'il dit avec sa langue Il n'y a rien qui nous empêche d'invoquer Les morts ou d'appeler les morts Ou il n'y a rien qui nous empêche De chercher l'aide des morts hein, Il dit ça pour Pour faire plaisir à son peuple, hein, ou pour, par complaisance, hein, pour faire plaisir à son peuple, pour, pour faire des compromis avec eux, excepté qu'il dit, moi je crois le contraire. Moi je crois le contraire, que je crois pas que c'est permis, mais il a, il, il, ils ont le droit de le faire, hein. parce que dans ce cas-là, il a fait le shirk, parce qu'il a rendu halal ce que Allah a interdit, hein. alors qu'il sait que c'est shirk. Ou bien, par exemple, il l'applique, il le fait lui-même, c'est-à-dire il pratique le shirk, il fait le shirk, puis il dit par la suite moi, je ne crois pas à ça dans mon cœur. Je fais juste ça par complaisance pour faire plaisir à mon père. Hein? Donc, s'il se prosterne à autre que à Allah, ou il invoque autre que Allah, il a commis le shirk avec Allah. Ou bien qu'il dit avec sa langue le taurhid, mais que dans son cœur Il renie le tawhid, comme les hypocrites. Alors, il a commis la mécréance à cause de ça. Il est devenu mécréant. Comme Allah il le dit dans le verset 167, ils disent avec leur bouche ce qui n'est ne, ne, pas dans leur cœur. Au contraire de ce qui est dans leur cœur. Ou bien le verset 66 dans le At-Tawbah, dans lequel Allah a dit, « Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien... Měkru, po tom, co jsem měl víru. A říkají, wala u kala, inna kula banatayiba, salima, Ma shirk, kofr. například, je, on je on est bien dans nos cœurs a pak pak, a zároveň, oni dělají shirk. co je, a Ça, le fait de dire nos cœurs, on est bien dans nos cœurs, notre, notre cœur est pur, notre cœur est propre, ça ne suffit pas. Et il y a plein de gens comme ça qui agissent de cette façon-là aujourd'hui. Et la plupart même des coufards agissent comme ça. On voulant dire que tu peux être la pire des rapaces au monde et faire les plus grands crimes et les plus grands péchés au monde. Et depuis que tu dis aux gens mais mon cœur il est pur, eh ça y est. Ça, ça veut dire qu'on doit te pardonner, on doit t'excuser tout ce que tu fais de, de, de contradiction à la vérité. Hein? Pourtant, si quelqu'un, euh, parfois, il, il, euh, il se préserve de faire ce qui est mauvais, et il s'écarte de ce qui est mauvais, puis qu'il, par faiblesse, il tombe dans un péché, un moment, les gens tout de suite, ils disent, ah, ça c'est un hypocrite, regardez. Il, il pratique la religion, mais il, il fait un péché. Les gens, les gens sont tout de suite en train de le condamner comme si pour dire à lui, il, est, il, il pratique la religion, mais son cœur est corrompu. Tandis que la personne qui fait tout le mal, qui fait toute la corruption, tout le désordre, tout le mal, et qui dit du coffre et du chèque avec sa bouche, qui fait toutes les péchés, hein, et qui vit comme un chépin sur la terre, puis qui dit aux gens, mais mon cœur, il est bon, et qui le voit en train, peut-être qu'il va donner un euh, aller. Euh, un, un, un euro ou un dollar à, à un pauvre dans la rue, « Ah, regardez, il, il a du bien quand même, il est bon. » À cause de ça, à cause d'une un, bonne action, ils oublient tout, tout le coffre et le chèque et le mal qu'il a. Tandis qu'un croyant qui pratique sa religion, mais qui tombe dans une, dans une faiblesse, qui fait un, un péché, même des fois c'est un petit péché, hein, il... il, il, il euh, ils font comme s'il si n'a jamais rien fait de bien ou que c'était le pire des hypocrites. Parce que les gens aujourd'hui, ils n'aiment ils, ils pas, il y a beaucoup de gens parmi les, les, les Koufas et les, les Moucherikis aujourd'hui, et les athées et autres, hein, qui euh, combattent la religion et qui essaient de trouver n'importe quel exemple qu'ils peuvent trouver pour discréditer la religion en, en critiquant les croyants, même si, Ce sont des croyants sincères parfois qui, qui, qui font beaucoup d'efforts dans leurs croyances et dans leurs pratiques, mais qui parfois par faiblesse, parce qu'il n'y a personne qui est parfait, qui tombe dans un péché ou quelque chose comme ça. Eux, eux ils essaient d'utiliser ces exemples-là comme exemple pour euh, critiquer. Et ils pensent que c'est ça le nifak. Ils pensent que le c'est ça. C'est que tu sois un pratiquant, que, que tu fais un péché. Alors que le ce n'est pas ça. Le nifak, c'est au contraire quelqu'un qui hein, prétend qu'il croit avec sa bouche, hein, qui fait les, qui, qui prétend être croyant, mais qui n'y croit, qui rejette la croyance, qui rejette la religion dans son cœur, qui pratique la religion, mais qui rejette la foi dans son cœur, qui n'y croit pas, et qui rend halal ce qui est haram, ou qui aime les ennemis d'Allah, plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples de, de, de qu'est-ce qui Ce sont des actions qui, qui montrent que la personne elle fait des choses qui sont proches échec puis qui par la suite prétend hein, être croyant mais celui qui fait des péchés qui dit qu'il est croyant ça c'est ça ça, ça a rien à voir avec le nifaq ou à la limite c'est une forme de nifaq dans les actions nifaq amali et pas un nifaq kalbi et nifaq al-amali la personne qui en est préservée le nifaq dans les actions Hein, les péchés que quelqu'un fait Qui sont en contradiction avec les, les, la foi Il n'y a personne qui est exempté De faire ce genre de péché-là Et même, même que c'est rapporté hein, Les, les ulama, ils disent Même euh, que les sahaba, Ils craignaient Tous D'avoir cette catégorie de, de nifaq En eux-mêmes Et que même certains ont dit parmi les salaf, Celui qui, en, qui se sent en sécurité de cette, de cette forme de nifaq-là, c'est lui le munafiq. Celui qui se sent en sécurité de cette forme-là de nifaq de, dans les actions, c'est lui le munafiq. Subhanallah. Donc ça, il faut bien comprendre cette question-là, parce que sinon, euh, des fois, on fait des, on, on mélange entre les choses. Et euh, pour conclure, ici, le sheikh, il dit « Falhasil » من التوحيد بالقلب واللسان والعمل فإذا وحد بقلبه بزعمه ولكن أشرك بالقول أو بالفعل لم ينفعه أو وحد بالقلب واللسان ولكن أشرك بالفعل كالسجود لهير الله والذبح لهير الله أو وحد الله بالفعل وبالقول ولكن أشرك بالله في القول فدعى الله غيره و استغاث بغير الله كله كله باب واحد فلا بد من التوحيد بالقلب واللسان والعمل والله ووفق الله الجميع. هنا املا بد من التوحيد بالقلب واللسان والعمل. Donc, Sheikh dit il faut donc pour résumer tout ce qu'on a dit, il faut absolument qu'on applique le Tawhid dans notre cœur par la langue et par nos actions si on a uniquement appliqué le Tawhid par notre cœur, d'après ce qu'on prétend mais qu'en même temps on fait, on fait le shirk avec la parole ou par nos actions alors ça ne sera donc bien bienfait ça, dit, ça va servir à rien parce que tu ne peux pas dire j'ai le Tawhid dans mon cœur, tu prétends et après dans, dans tes paroles et tes actions tu fais le shirk ça c'est contradictoire, ce n'est pas possible donc ça servira à rien Ou bien si, par exemple, quelqu'un, il, il applique le tawhid par le cœur et la langue, puis il fait le shilk dans ses actions. Comme par exemple, il va se prosterner devant autre que Allah. Ou bien il va sacrifier un animal pour autre que Allah. C'est la même chose. Hein il n'a pas appliqué réellement le tawhid. Ou bien, quelqu'un qui applique le tawhid dans ses actions et dans sa parole, mais que dans son cœur... Hein, Il fait le shirk. Ou bien, il fait un shirk dans la parole. Il invoque autre que Allah. Ou il cherche, le, le, le, le, il appelle au secours autre que Allah. Tout ça, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas appliquer le tawhid juste par un des trois, mais il faut appliquer le tawhid dans les trois ensemble. Le cœur, la langue et les actions. Les trois réunis. Sinon... Ça, ça, ça, ton tawhid, il n'est pas appliqué. Il est, pas, il est nul. Il n'est pas valable. Waffaq Allahu Jami'a. Donc, le sheikh, il termine par cette explication-là. Et euh, donc, ça, ça vient conclure le, le, le, le livre de Kashf al-Shubuhat et l'explication de ce livre par le sheikh Abdelaziz Ibn Boubaz qui est une très belle explication, un très bon résumé et euh, qui mentionne les points les plus importants à clarifier dans, euh, la pour avoir une bonne compréhension de, de qu ce que le Cheikh Mohamed a voulu euh, expliquer dans ce livre-là. Euh, Il yani, bon, y, y, y a donc tout, tout ce qui a été nécessaire d'expliquer et je pense que ça a été clarifié euh, à ce sujet. On va donc s'arrêter ici. Par rapport à, cette, à ce livre On l'a conclu aujourd'hui Donc alhamdoulilah on remercie Allah Qui nous a permis de, de terminer ce livre Ensemble Et de profiter de la science qui est dedans Et on demande à Allah De faire en sorte que on soit parmi ceux Qui le comprennent Et qui l'appliquent Et qui invitent à la vérité euh, Par rapport à la science qu'ils ont compris De ce livre Et euh, pour expliquer aussi en même temps que la semaine prochaine, inshallah on va commencer un nouveau livre, et que ce livre-là, ce sera le charg de, ce euh, sera l'explication d'un livre qui s'appelle « Risalat al-Hamawiyah hamawiya « Al-Hamawiyah al-Kubra », c'est « Al-Fatwa al-Hamawiyah hamawiya de « Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah ». Et c'est un livre qui parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa taala et on va le lire avec le char également de de Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz donc on va lire le char de Sheikh Abdelaziz Aziz Ibn Baz de ce livre ensemble puis euh, on va euh, en même temps aussi on va lire on va pas seulement se baser sur le charp de Sheikh Ibn Baz on va parfois euh, se référer d'autres ulama aussi qui ont expliqué ce livre, comme par exemple euh, Cheikh Mohamed Aman al-Djami et également euh, le Cheikh Saleh al-Fawzan qui a fait le, le charg de, de ce livre-là aussi. Et aussi, on va se baser aussi sur le charg de euh, d'autres ulama de al Donc, à chaque fois qu'on fera référence à un des maschaires euh, dans, dans le charg de ce livre, on va Euh, mentionné euh, de, de, de qui on a pris la référence, puis de qui on a pris l'explication, inshallah. Donc vous allez voir, c'est un des livres très, très bénéfiques, et très important dans la rapide pour comprendre à euh, Sifat, pour comprendre les noms et les attributs d'Allah. Euh, et ça répond en même temps au Shubuhat et aux égarements des Achaera et des et des Mu'tazila et des djihadistes et de la secte des ahbabs aussi qui sont en train d'égarer les jeunes avec ces les fausses croyances des djihadistes qui nient les attributs d'Allah donc on va on va donc commencer ce cours là la semaine prochaine donc on s'arrête ici pour l'instant illa wa wa ala Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in Wassalamu alaikum wa rahmatullahi